Bonjour à tous et bienvenue dans la 153 e des émissions L'équipe, l'équipe J'ai gagné la 153ème. et ème Justement, comme candidate, on a celle qui a gagné la 150e il y a 30 jours, c'est Alix Bonjour Alix Ça va et Oui, ça va très bien, j'ai hâte que tu présentes les deux qui ont le somme Alors lequel, par qui je commence Celui qui a le plus le somme c'est Charlie Bonjour Charlie Bonjour Je <rire> regarde avec des, des yeux Je suis sûre qu'il me reste depuis 30 jours là Ça va Non Ouais, merci Et l'autre qui a plus de seuls, je pense que c'est Clément Bonjour non, Clément Non, c'est Lulu Ah, Lulu Charlie <rire> Lulu Oh. Et là, bonjour Et Lulu. c'est lui qui elle somme en plus. C'est lui qui a, a débriefer pendant il y, 3, y, 30, y 30 jours. Il y a pendant 30 jours. Ah, toi aussi tu bien le seum. Bah, les trois oui. compères on le seum. Salut Lulu du coup. Ouais, bah fait que tu vas manger. Euh. <rire> Lulu du sud du coup. Merci. Et on a aussi Renan bonjour Renan bah, deuxième, deuxième participation. Deuxième, deuxième. cette fois je cette oh, fois je oh, me oh. bats, je me bats. Ah. Tu te barres, oh. oui. Dis oh. Oh là là. une dans sa vie, suis suis suis te... le cadeau pour lequel vous allez vous battre est le suivant oh là. Oh. une switch on est le 10 septembre, le tour de France a eu lieu il y a deux mois donc qui dit tour de France dit cadeau du tour de France oh oh j'adore le tour de France un jeu de cartes à poids, Leclerc est à gagner dans cette émission numéro 153 Ah il y a combien de cartes dans le jeu juste 52 Ah c'est bien déjà Il y a, de... et y a des petits poids derrière vous voyez c'est sous téléphone je ne l'ai pas ouvert poids non, bon. Il est trop mignon Voilà pour le cadeau à gagner donc le petit jeu de cartes à poids du oui. Tour de France enfin, concerné par Leclerc le Et on remercie Leclerc pour la palette de supermarché qu'ils nous ont Nos envoyé De petits poids De petits poids Les règles du jeu on a 5 mois on a d'abord <rire> le début après le début on est à la suite <rire> à la fin de la suite il y a un ou une éliminée et on est à la fin. Pour rappel, Vous pouvez jouer sur Tumult si vous voulez, si vous écoutez, vous pouvez jouer en tant que Tumult, c'est un petit chat qui te permet d'écouter <rire> le podcast et tu peux répondre sur un chat et, et ta réponse raconte. apparaît pour les autres. Non. Et c'est payant Non. Mais c'est totalement mais il faut y aller. Oui. C'est totalement gratuit. Ta réponse apparaît au moment où tu l'as écrite dans le podcast. Donc si quelqu'un oh. si tu as écrit ta réponse à la 20e minute et quelqu'un arrive au début, il ne voit pas ta réponse tant qu'il n'a pas écouté la 20e minute. C'est génial. C'est oh, C'est ouf. Hein. Et du coup, je peux y aller et puis regagner des émissions du coup. Oui. Et balancez toutes les réponses avant tout le monde Oui C'était cool. <rire> pas très du coup C'était à foutre Et bah les temps de au début Et eh eh bah, bah allez, commence Il n'y a pas un truc pour... Euh... Pour tricher Demande à l'X Oh <rire> Qu'est-ce qu'ils qu sont le seul de... C'est drôle qu'elle fasse le 14 quand même là, qu <rire> truc, maintenant. maintenant que j'ai... Parce que pour info... <rire> Il y a une grosse suspicion qu'Alix aurait triché en regardant l'écran il 30 jours. Elle existe, c'est suspicion, elle existe. vers elle. Il n'y a pas que ça comme la suspicion. Je l'ai parlé des trois autres candidats, donc j'ai mis un livre pour cacher mon écran. Donc c'est fini quatrième. Le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole. Pas le droit de répondre deux fois de suite. Première Charlie. question pour 5 points. Charlie. Charlie. Le, le, le dromadaire. Belle bon revanche. <rire> Pour 5 points, qui est Simone Hérou, cette comédienne ayant été embauchée en 1980 suite à un casting Il est trouve où cette question Je sais pas où il est trouve. Si vous enfin, talliez, vous gagneriez des émissions. Qui est Sim... qui est Simone Hérou, cette Charlie. comédienne Non, tu as déjà dit euh, Charlie avant la question. Avant la question. Ronan Oui, la meuf qui joue dans Sister Act. <rire> non. Qui est Simon Hero, cette comédienne ayant été embauchée en 1981 suite à un casting Charlie. Charlie. La première comédienne à avoir joué un rôle principal sur une scène Non. En 1981, c'est un peu tard <rire> quand même. Ils ont eu... ouais. La première comédienne Attends, le droit de droite, c'était avant. Ronan. Même, un... Ronan La première comédienne de couleur à avoir joué le rôle principal d'un film Non. T'es très historique, il faut, faut arrêter, hein. il y a d'autres films. Ouais, c Charlie, c'est Charlie. <rire> pour quatre points, un casting pour effectuer un travail étant souvent précédé d'un sonnal Un sonal Charlie Un sondage. Charlie, sandales, une sandale. C'est la voix de SNCF. 4 points pour Charlie. Oh, mais oui, putain hein Quoi C'est la voix de la SNCF. C'est quoi, ce comme... quoi cette histoire-là ouais. Et puis elle, Et est, elle est, est morte Y'a pas longtemps ouais. C'est une histoire Qu'on entend que dans le Jura Les gars Je Sa connaît, la connais Savoie étant précédée D'un sonal Le sonal c'est quelque chose Un son qu'on met répétit Enfin qui le même scandale Eh non un sonal Pour Articule Pour les questions Pour attirer l'attention des gens On l'a écouté Le train pour bandol Rires Ah oui qui ce Une était donc vrai. courte permettant d'attirer l'attention des personnes à qui elles s'adressent ou plutôt les usagers qui doivent alors écouter ce que disent les enregistrements de sa voix dans les gares de France, ça fait 40 ans cette année, bravo elle, qu'elle fait la voix de la SNCF ça, être, ça fait bravo, donc 4 points pour Charlie Bravo, bravo, oh si c'est beau Pour moi c'est trop beau pour être vrai, mais ouais, <rire> moi aussi je trouve ça bizarre Euh, non, non, mais si, en plus, il y a eu des articles sur elle il n'y a oui. pas si longtemps et tout. Pour 5 points, deuxième question, que <rire> représente à la base oh. le terme glauque Charlie, c'est la... La, <rire> la gueule. La gueule à qui la, la, la, gueule. La, euh... la gueule à qui Parce que ça peut <rire> c'est la gueule à quelqu'un sur la table, mais la gueule à qui C'est vrai Non. La gueule d'élix Non montrais Clément au début oui non, parce qu'en fait tu dis sa gueule mais il y a des gens qui écoutent ah oui, ils te voient pas moi, moi je le vois je il me le fixe la gueule de c'est un filmé à partir de, la... de son tir oui ou... je pense oui on aura un studio à la pleine saint ouais. ah génial, ouais c'est oui. bien si tu veux, veux TF1, ouais, ouais, bah, TF1 ouais ouais ah, TF1 ouais ils enregistreront eu... le journal en même temps ça. par contre ouais, tu ouais, auras plus vos gueules il y aura j'aurai Laurent Renac Jean-Luc Rechman Mimi Maty et Jacques Le Gros ah ouais tu vas te mettre Jacques Le Gros c'est plus Charlie c'est vrai ah ah ah Bon, pas compris. Ouais, en plus, c'est pas le plus gros de toutes. Tu peux dire Laurent vu, bah, par rapport à son poids taille, il allait pas. <rire> le reste, <rire> le que représente donc à la base le terme glauque Euh Renard, oui. c'est une personne qui fait peur. Charlie. Non, ça c'est le thème actuel, c'est le actuel. <rire> Charlie Rupestre. <rire> ça veut dire rupestre tu sais, Ça bon. veut dire rupestre Oui c'est un peu campagnard quoi. Un peu glauque Un peu glauque C'est rurale ça Bah rupestre c'est pareil Oui Pour quatre 4.1 Que représente à la base le terme glauque Ce terme pouvant qualifier la mer avant une tempête Ronan mm -hmm. L'océan <rire> Non Que représente à la base le terme glauque Ce terme pouvant qualifier la mer avant une tempête Charlie. Si tu vois la mer avant une tempête Charlie C'est clément le sensibilité clément. Tu peux dire Ah cette mer est glauque Calme Non Non, bon. non. Attends, tu, peux redire, tu peux redire Agitée. Attends, tu peux redire. Que représente à la base le terme glauque Ce terme pouvant qualifier la mer avant une tempête. Charlie. Oui. Non. Endormi. Non. Attends, toi... attends, attends, attends. Mais aussi une robe de Cléopâtre dans un roman de Théophile Gautier. Donc Théophile Gautier, dans un de ses romans, il a dit Cléopâtre avait une robe glauque. Oh, putain, je... bah, Donc ça peut qualifier la mer avant une tempête ou... Une robe de Cléopâtre euh... dans un roman de Théophile Gautier. Charlie, plate. Non, pour deux points Euh, attends. attends. Ah non, non, vas-y, dis le truc. Pour deux points. Pour deux points. <rire> mais également la lumière fluorescente qu'on trouve dans les ateliers, les hôpitaux et les prisons. Donc ça peut représenter, ce terme glauque, la mer avant une tempête. Une robe de Cléopâtre dans un roman de Théophile Gautier, mais également... La lumière fluorescente qu'on trouve dans les ateliers, les hôpitaux et les prisons. Euh, pour un point... Alix Oui. D'accord, euh, merci. Euh, néon Non. Pour un point, ce dernier exemple, donc dans les ateliers, les hôpitaux et les prisons, étant à l'origine du côté péjoratif de ce mot glauque, qui était alors utilisé pour qualifier la couleur de cette lumière. Clément Charlie. Clément. Noir Charlie Non. non. non. Rouge Non. Alix Ah oui. Blanche Non. Charlie Verre euh... Clément C'est une bonne réponse à Charlie c'est une couleur mais c'est vert pâle plutôt mais en fait c'est la couleur un peu vert pâle qui sort de, de, de, dans les hôpitaux tu sais quand ça dans les hôpitaux enfin à l'époque en tout cas j'avais 80 c'était très un peu c'était vert pâle un peu enfin vois atelier envie. prison hôpitaux ils se sont dit wa ouais, cette couleur là c'est les endroits que t'aimes pas trop être et c'est de là bien le fait qu'on dit bloc pour un endroit qui n'est pas super rassurant ça oui. fait donc un point pour Charlie d'une mère vert pâle alors la mer, juste avant la tempête, tu regardes, elle est un peu vert pâle. Ouais. Ça fait donc 5 points pour Charlie, 0 pour les autres. Ah, bien joué. Troisième et dernière merci, question merci. du début. Merci, merci. Au scénario de quel film sorti en 2003, la vie de Yann Grzebski fait-elle penser Charlie, 127 heures. Non. non c'est pas en 2003, c'est bien. Oh, oh, oh, Au scénario de quel film sorti en 2003, la vie de Yann Grzebski fait-elle penser Ronan, le pianiste Non. Charlie, ah, American Pie. Non. J'ai déjà pianiste, il déjà été une demi-réponse. Il a déjà as fait as une question dit. dessus. Non, mais dans ah. la démission. La ah, démission, ah, il 44. Il parle du pas principe écouté. que tu as écouté les 152 précédentes. Oui, mais je n'ai écouté 148 et du coup, j'ai <rire> pas entendu celle-ci. Il a il faut tous les écouter. Putain, mais c'est trop dur ce jeu. Pour 4 euh, points. 2003 Oui. Pour quatre points. Au scénario, au scénario de quel film sorti en 2003, la vie de Yann Grzezowski fait-elle penser ce cheminot polonais étant tombé dans le coma en 1988 après un choc contre un wagon. Je m'y connais en cinéma, c'est quoi ce film C'est pas une série, c'est un, fi un film qu'on cherche. C'est un film, oui, ça fait sortir en 2003. Mmh... Un, mec dans le un, un ch chemi. cheminot, quoi un Alors, cheminot Non, non, ça polé. fait penser, c'est pas le scénario, c'est pas le un cheminot qui tombe dans le coma, mais le, le scénario du film fait penser à la vie de cet homme. Enfin, à ce qui lui est arrivé. Et le cheminot polonais qui dans le, qui tourne dans le coma c'est lui. C'est la c'est pas c'est le film n'est pas basé sur cette histoire. Mais quand tu compares sa vie et le film, il y a quand même beaucoup de points communs. Charlie, oui. le grand bleu. Oui. Non. non. Alix. Oui. La ligne verte. Non. Ronan Oui. Fight Club. Non. Pour trop points ce Yann donc qui est tombé dans le commun en 1988 après un choc contre un wagon. il s'est réveillé 19 ans plus tard dans une Pologne membre de l'Union Charlie en... oh, comment il s'appelle ce film Ronan oh, euh... après oui t'as 5 mmh. secondes Charlie parce que là c'est il n'y a pas de Ronan rapide, après euh... si. top goodbye Lénine ça fait trop points pour Ronan ah pour mmh. mmh. je connais le nom mais je crois que je l'ai jamais vu. C'est sa mère ou sa mère Sa mère tombe dans le, le coma avant le, la réunification la de l'Allemagne, de... en Allemagne de l'Est oui, et du mmh. coup quand elle se réveille, il lui fait croire parce qu'il faut pas qu'il y ait un deuxième choc. Mmh. Euh, ouais, il ouais, lui, lui fait, je fait je croire qu'elle est toujours en Allemagne soviétique alors ouais, qu'en fait dehors le, le mur est tombé, l'Allemagne est réunifiée. Genre le décor la chambre d'hôpital. Et cet homme justement, il est tombé dans le coma en 1988, mais on lui a pas fait croire quand il s'est réveillé, mais il s'est réveillé vraiment 19 ans plus tard. Et ils comprenaient pas ce qui se passait quoi c'était ouf Voilà euh, Donc le film qu'on cherchait Donc il parle d'une femme communiste de Bernadette Qui tombait dans le coma Et qui se réveillait dans une Allemagne réunifiée Que son fils essayait de lui cacher Pour qu'elle ne refasse pas un infarctus Et la traduction de ce film est la traduction anglais le, f... le titre de ce film étant la traduction anglaise D'Au revoir Lénine Goodbye Lénine ça fait donc 5 points pour Charlie 3 points pour Ronan 0 pour Clément et Alex oh, Ah parce oh, qu'on voit plus le globe Et c'est pas pareil hein. Mais ferme ta gueule. <rire> ça sera enregistré ça ou pas oh, Oui, oui. Ah, oui. T'as vu que j'avais un bouton où je coupais quand on enregistre ça fait Donc, Ça sera position. publié Ah oui, ça oui. Ah, okay. Le trash talk, oui. Il est temps de passer <rire> à la suite. Elle est trop vénère. <rire> Après c'est pas grave de perdre aussi quand tu gagnes. Ah, mais ah, mais tu elle, sais elle, que moi Tu elle sais combien j'ai perdu Je, je suis dans le record des quatrièmes places. Non, il y a une stat sur le, oui, je... les victoires d'Alix quand elle est juste à côté de l'écran ou quoi <rire> La suite, c'est trois listes faut trouver les réponses sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvé, un éliminé ou une éliminée à la fin de la manche. Hein Première oui, liste. mais j'ai l'habitude. Je vous demande... Oui, Clément, de... c'est un Je 3 commence toujours très... <rire> Je vous demande de me citer un pilote de Formule 1 qui a déjà remporté au moins un Grand Prix dans sa carrière au un 31 bon, juillet 2001. Il y en a trois. Au 31 au juillet 2001 Une victoire dans sa carrière avant le 31 juillet 2001. Non, mais 2001. 2021, dit... pardon. Oui. Ah oui. Voilà. Cité un pilote de Formule 1 ayant déjà remporté au moins un Grand Prix dans sa carrière au 31 juillet 2021, sauf... Lewis Hamilton, le record man avec 99 victoires. Schumacher. C'est pas toi qui commences. Si, c'est toi qui commences, si. Charlie, Schumacher. Que si c'est ta réponse au change de réponse Michael Schumacher. Bonne réponse. Pourquoi oh, il s'appelle son petit ref euh, Ronan, c'est à toi ensuite. Son fils, son fils. Son fils, c'est un Schumacher. Non c'est son frère Il y avait son frère ouais, C'est Ralph son frère C'est pas ma réponse mais ah, je, suis réponse. Ah, prix, euh. je suis pas après, sûr Qu'il y Schumacher Et gagné un grand prix Après Je te donne un indice Quand il dit précise Ça veut dire qu'il y a Plusieurs Schumacher oh. Ah oui Parce qu'il y a le fils Maintenant Il y a Mike Schumacher non, mais après, ouais, je, sais pas, mais... je vous laisse Ralph Schumacher <rire> Personnellement Je dirais Ayrton Senna C'est une bonne réponse Schumacher en avait eu 91 Michael Schumacher Et Ayrton Senna en a eu 41 oh, ai un Clément Alex... Alex Clément Alex Bon. il connaît trop de jeu est il trop habituel du du alain Prot alain Prot oh, c'est une ce excellente réponse 51 victoires alix c'est pro ce que tu voulais dire non je suis nul j'en ai aucun là. donc là t as, t as dit alix mais ça ça va je voulais dit... juste non mais j'allais dire un truc mais euh, je suis pas du tout sûr' dit là ça va être faux, sachant que j'ai je, je, je trouver juste après moi aussi pierre gasby <rire> voilà, c'est ça l'anglais. <rire> Isolé, ça passe pas. Gassier, ça passe pas. Parce <rire> que quand est-ce que la <ça> Formia se passe pas Par contre, ça aurait pu passer. drôle. Ah, mais attends, le... c'est pas le petit Allez, français euh, là. Chut, qui... Madame si, mais il s'appelle pas comme ça. Euh, tu vas te le dire très rapidement pour t'humilier. Charlie. Et voilà, ah, Et <rire> eh non, il avait gagné en plus. Oui. Une victoire. Il oui, a pas longtemps en plus. Euh, Ronan pardon Gasly Gasly oh. on, euh... on dit Gasly ou Galilée j'ai oui. plus c'était quoi oh, merde bon, je vais être 4ème Ronan pas sûr 1 ça a l'air de sécher pas mal quand même non mais la F1 ça va mais au final Moi, des on noms, a un peu je peur aime. je sais pas s'ils ont gagné on a un peu peur de, de ce qu'on attendez que t'as Schumacher et Emtel qui ont gagné tout pendant des années on peut, on on peut avancer ouais. J'ai pas envie de les oublier. <rire> <rire> ouais, il a trop peur oh oh oh oh. Tu ressens de... un peu d'ailleurs. Ouais ouais, mais je suis brésilien en <rire> 11 Victor, c'est une bonne réponse. Clément Alonso. 32 Victor, c'est une bonne réponse. Mmh. Charlie. Raikkonen. Oui, c'est une bonne réponse, il en a gagné. Il en a seul dans la quinzaine d'Raikkonen, il y a pas un frère aussi. 21. C'est Kimmy Ouais. David Kuldarn. Oh, Oh, contre, joueur. 13 joueurs. victoires wow. bonne, réponse. Attends, qui, Akinen. Akinen, bonne réponse Akinen Akinen c'est une Bonne réponse 20 victoires Là on part dans le truc Que j'ai entendu des noms Et je crois que c'est des mecs De Formule 1 Charlie Après Verstappen Ah oui Verstappen 15 victoires Bonne réponse Je sais pas, oui, pas qui <rire> c'est Incroyable Je <rire> me faire tellement d'inquiète Charles Leclerc non, Il va pas gagner ah. Leclerc Cicl a gagné un, un grand prix ouais. Leclerc il a gagné deux grands prix et Il a gagné un grand Villeneuve Mais c'est le petit Précise ta réponse, au change de réponse. Jacques Villeneuve. C'est un monégasque. Oui, ouais. Deux réponses, 11 victoires. Charlie, c'est quoi que tu m'as dit le prénom de Schumacher C'était Ralf C'était Mike le fils. Non mais il a pas, pas gagné sur Netflix là. Ralf Schumacher Top. Ralf Ralf Ren Ralf Schumacher. Non mais c'est quoi le prénom Ralf. Non. Ah donc pas la bonne réponse de Charlie. Rafael non, c'est ça. C'était Ralf. Ah mais c'est juste ça. Ralf, ah, mais je pense qu'il a pas gagné. c'est pour ça que ça passe pas ou pas Il a dit Ralf. Ouais, donc c'est dire que la, le bon prénom ça passe. C'est Ralf le vrai prénom. C'est ta réponse laisse Ça frêcher tu perds moi. mais je pense que je pense que ça passe. Moins de temps alors. Après Non. Bon. Ralf 6 victoires Bah ouais. Ralf sa réponse, ralph, Après, pas une réponse toi complète. Donc il avait donné la base ralph, <rire> <rire> <rire> Pardon si sa <ça> gueule, <rire> la meuf 15 points de gueule. gueule. Ralf qui Schumacher. Oh, <rire> bon. Vettel. Oh, Il 53 ça. victoires ah, oublié, mais elle l'oublie. Renan Sergio Perez Deux victoires. des noms mais Clément, Charles Villeneuve. mauvaise réponse. Renan, tu es dernier dans la liste, tu as droit à trois réponses. C'est un commentateur juste non Tant que tu réponds bien, ouais. tu marques un point. Tu es vraiment bon enculé Renan. <rire> non parce qu'il y avait un autre, un autre Il s'appelle comment ce type Ah je dirai après. Jacques Villeneuve. Ça a déjà tu dis. <rire> il y avait Alessi ou pas L'autre c'était Gilles Villeneuve. Jean Alessi, une victoire, j'ai un euh, Botas, 9 victoires. Oh, oui, Button, 15 victoires. Button il était 24 victoires. Non. On avait aussi c'était connu. Euh Damon Hill, Damon Hill, 22 ouais. victoires. Ouais. On avait Jackie X, 8 victoires, on avait ouais, Kubica, 8 bon victoires. Lafitte 6 mmh. euh, victoires Niki Loda 25 victoires mmh. F Massa felipe Massa 11 victoires Saint-Brézilian aussi Oui ouais. ah, On, oui, on avait Olivier Panis aussi, Une victoire à, à Monaco sans... C'est lui qui qu a gagné à Monaco On sait pas comment Qui euh, Olivier, Olivier Panis. Panis On avait Nelson Piquet 23 victoires On avait Daniel Ricciardo 7 victoires oh, Marc Weber 9 victoires Weber mais oui ah. Ou encore... Euh... Non, mais Nico Rosberg, 23 victoires. Pareil, deuxième pilote. Mais les deuxièmes pilotes, faut les trouver. Des meilleurs étiqueries, ils gagnent chaque fois. Bottas, on n'a pas pensé. À la fin de la première liste, on a 9 points pour Charlie et Ronan, 5 points pour Clément, 0 pour Alex. Deuxième liste, je demande de me citer un artiste ou un groupe, dont une chanson a été reprise au moins une fois dans un concert des enfoirés entre 2012 ouais. et 2021. What je demande pas les membres des enfoirés, je demande un artiste dont une chanson a été reprise dans le concert des enfoirés. Et... Sauf Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et c'est toujours Charlie qui commence. Hey. Euh, je vais dire... En euh... vrai, Matt Pokora. Non, non je ne suis pas sûr de ça. C'est une bonne réponse. Ah, c'est bon. Ensuite, c'est à Ronan. Michel Berger. Oh Michel Berger, c'est une bonne réponse. Pfff. Clément France Gall. France Gall, c'est une bonne ça, réponse. dans le même registre. Ouais, moi je suis un peu comme vous Alix Bah t'as dit Pokora. Alix Un ancien, Matt Pokora, quoi. Obispo la vie est une pute, parfois. C'est une mauvaise réponse. Alors que, franchement, <rire> ça avait tous une bonne réponse. Une réponse. <rire> ah. Alors que Pagny... C'est incroyable. Florent Pagny, c'est une bonne réponse pour Charlie. Non, mais sérieux, il n'y a pas oui, de aucune chose sans bispo. Mais on n'est pas qualifié, là. Il y a une troisième ouais, Ça va, moi, elle ne parce... pas la peau de l'eau. Ronan, il y a le coup de... Quand tu es dernier dans la liste, tu as droit à trois réponses. Mais quand c'est la dernière liste, si c'est ah, tu... la personne qui est dernière qui reste, elle peut mettre autant de réponses. Oh ouais, ah ah bon si c'est Alix, si par contre. Il a jamais eu ça. Alors, si tu t'appelles Alix, c'est jamais... possible. Mais arrêtez de... Il a jamais eu ça. ça. Okay, donc très bien. Vous savez que c'est un podcast qui est enregistré et qui est publié, donc qui est daté. oui C'est le 153ème. Vous... Peut-être qu'il y a déjà 50. eu ça pour Alix, mais... Je vous retrouverai ça. C'était Romain G. Qui remontait la liste au fur et à mesure et qui a niqué quelqu'un comme ça. Donc je vous le retrouverai. Pas, je n'ai euh, pas pu le, le faire tout à l'heure, m'a pas proposé l'heure. Déjà, on en est pas là. Oui, bah oui, j'ai eu ce les gars. C'est à Ronan. Non, ça à Charles. Il vient de dire une réponse, il va être... Non, par contre, là, il ne faut plus être gentil avec lui. Ah. ah, mais non, mais on <rire> n'entend pas, tout le monde parle, on entend plus. Il dit euh, Florent. Florent Pagny. ta réponse Non, ce n'est pas ma <rire> réponse. Euh, Marc Lavoine. C'est une bonne réponse. Balavoine. Est... Alistair est retombé sur le, non, le chanteur qui est pas dedans quoi mm. soprane baba alors balavoine pour Clément c'est une bonne réponse euh so -ba -ba. laissez moi juste deux secondes ah, si attends elle se changer encore ou pas non non non ah merde t'as dit soprane baba ce sera soprane baba c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse ouais mais j'en avais un autre Ronan c'est soprano du coup pour, ouais, les du, pour les vues qui nous écoutent pour Clément tu connais quoi soprane baba s'ils okay. <rire> si refont des reprises françaises de tube étrangers bah c'est qui qui fait il me faut l'artiste à ce moment là qui fait le tube étranger ça marche il me faut l'artiste qui est M.S. Solar <rire> quoi mais c'est quoi le rap je comprends pas ce que tu fais là, oh là, là il a les il yeux vides <rire> non non mais c'est que j'ai peur que Solar, ça, ça marche pas hein. il en a refait M.S. Solar il m'a fait une c'est une mauvaise réponse mais arrête je vu dans les enfoirés oui, mais tu confonds les inter... ceux qui oui, sont oui. dans la troupe et ceux dont on reprend les chansons et ils ont fait Solar Pleur à un moment de... bah je pas l ai l ai depuis 2004 c'était en, ouais. ouais. ah, ouais. en, en 2004 mais en plus c'était en 2004 mais 2012-2021 je te dis ah bon ah bah oui ah, ah, pas... j'avais pas, pas entendu ça ah, ah, personne n'avait entendu je peux dire une autre réponse Johnny Johnny qui Johnny qui Johnny Bigood Johnny Cash ah Johnny Cash bah non j'ai dit Johnny Hallyday bonne réponse Charlie Magic System mais arrête mais si j'y crois toi, toi tu regardes récemment toi, les... bonne réponse allez <rire> Jules oh, oh ah. <rire> c'est moi là oui Louane c'est une bonne réponse cette petite rire d'ailleurs petit <rire>, <rire> eh, depuis que je sais que c'est récent il faut que j'essaie de trouver des mais Louane arrive elle, elle chante Amir Putain, il écoute la radio. Oh non, mais là, c'est un de... autre jeu. C'était une imitation, ça. T'écoutes la radio, quoi. Ah, quoi mais c'est un <rire> routier, quoi. Eh, eh, eh. Eh, je sais. Très avantagé. Oh Laurent Woulzy. Laurent Woulzy, c'est oh une bonne réponse. Charlie. Amel Bent. Amel Bent, c'est une bonne réponse. Il y a une autre qui ressemble à Amel Bent. Oh, ah eh, pardon. C'est À Melbench non c'est faux. C'est une mauvaise réponse à Melbench. Ah. Mm. c'était pas plutôt Ah non tu dois dire trois trucs. Il te mais... reste trois trucs Clément. Euh... Non, il a eu faux. Non, non moi, elle des juste, des non, c truc... Clément tu as le droit à trois réponses tant que tu bien suis... tu marques un il point. Il est devenu mauvais genre de <rire> ouf Je veux okay. gagner cette fois. <rire> c'est bon la première c'était pour rigoler mais Ah bah là si tu te fais éliminer hey, en ayant tu peux penser à notre Kimps. C'est sûr qu'ils ont repris de tout de neuf. Soit son nouveau nom soit tu changes de réponse. Kimps Bonne réponse. De... Bah, allez, le fantasme sexuel ah. de un des fantasmes Zéro. sexuels de la femme de Julien Claire. C'est vrai et c'est une bonne réponse. 10 <rire> euh 9 suite Alizée. Oh Pouf, 2012. Bien tenté. 2012. Hein, Moi j'aurais ouais. tenté un Chimenbadi dans non. le Chimenbadi ouais. Bent. Y 3 grand, -ce il y avait trois qui figuraient. est Il y avait Angèle, il y avait Radio. Il y Est-ce les... est que, est que genre il y avait est-ce qu'il les Biggs, des trucs comme ça Alors, il y avait Big Black. Il y d'Assaut, Belonc le Saul, il y avait Beyoncé ben et Jay-Z. Il y avait Big Flo. en mode étranger. Il y avait Georges Brassens, mais Jacques Brel, Jay-Z, c'est coach. Moi, c'est pas vraiment. Ah mais c'est vrai que c'est 2011-2012. Daoud, Da Punk, Godassin, euh Disco Beach. Ah. Disco Beach Vous vous rappelez Disco Beach Non C'est pour la peau C'est beau je l'ai dit Qui boit du champagne Il y avait Europe Il y avait Stéphane Echer Ton petit chou Déjeuner en paix, paix. Putain c'est ta chanson préférée Non en plus. <rire> Non Il y avait <rire> Il y avait, <rire> Il y avait... Non, mais non mais non Déjeuner en paix <rire> Déjeuner en <rire> paix Il y avait Cy Forcément pour pour même, style. Même. Lady Gaga Tom Jones euh, Elton John VG Dream Ou Zazie VG Dreams Asie, ouais, il y, y a un monde <rire> Avant la dernière liste, on a 13 points pour Charlie 12 points pour Clément, 11 points pour Renan Et 0 pour Alex Alex, va-t-elle finir Fanny Ce qui, je crois non, moi Jamais, jamais arrivé, arrivé dans la, la démission Pour la dernière liste, je demande de me citer Une des 50 premières fédérations nationales au classement mondial des échecs Sauf la Russie, qui est première La Russie est première Charlie La France La France est 9ème Renan les États-Unis. États-Unis Deuxième bonne réponse. Je suis dans l'ordre après moi. <rire> ah OK. Donc c'est toi qui as Non non non. non, non. <rire> L'Allemagne. L'Allemagne est 11e Alix. Attends, Il y a un moment où elle peut plus nous rattraper. Je crois elle elle tante... Si on en... a tenté les <rire> les vanoits tout là. Mais non mais sympathique, je vais dire un truc ça te faut l'Italie. Ah, ah c'est le seul pays d'Europe qui en a pas. 33e bravo Alix. J'aurais aimé qu'il soit 50e. Premier unième. point, ah, le 51e. C'est horrible. 51e où tu l'as pas noté Je vais le trouver. <rire> Juste pour le fun. Charlie, le Japon. Le Japon, bah c'est le 51e. Le Japon n'est pas dans la liste, Charlie. Oh, oh, bon bon. La Chine. Et si vous savez que si on perd tous, elle peut pas faire 11. La temps, Chine, hein. si Non, si là est elle chose elle chose peut il peut encore. Le Chili est 3e, il le fait dans <rire> Putain, je voulais dans l'arbre, on Le Canada Avec 34e. L'Espagne. 14e l'Espagne. Ronan. Ah ouais, bon, ça va être chaud de venir dans l'arbre. Tu déjà le tercé. la Belgique La Belgique est 45e. J'ai fait 4 et 5 en même temps. Mario, L'Ukraine. 5e, l'Ukraine. Ouais, c'est 5e l'Ukraine. Ouais. Alix. Un ah, mecs de l'Est. Euh, toujours pas, pas la Mais c'est on a pas dit 4 Pologne. Le... Putain, j'allais dire ça. Genre, c'est pas un si. C'est pas soufflé, c'est si allé le dire. Mais non, mais il est con, ouais, il est con de toi donc bon, hein <rire> il donne une réponse si Moi, ça, ça et... chier, moi bah oui, mais imagine c'est pas ça. Ah, ça bon, voilà je... ouais. Ah non, pas 4e. Ça... Euh, pardon, Ronan, Ronan. Du coup, Ronan. il perd pas euh, un point. la l'Angleterre oui, perd... ou la Grande-Bretagne Mais non. un point ah, non, non, un parce qu'il était contre Alix donc il est débile c'est tout. Tu as pleu Je suis pas pas très doué mais j'aide. Au Renan tu disais Euh, je sais pas, pas, pas si ça joue comme l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Dis-moi une réponse. Non mais tu peux pas... t'inquiète pas, je pas Dis-moi une, réponse. Si si réponse, dis une réponse. Bonne réponse. Ouais. Si tu vas dire la Grande-Bretagne, ça va demander de préciser. Okay. L'Angleterre est 13e. Clément. L'Irlande. L'Irlande n'est pas dans classe... dans le top 50 en tout cas. Bien sûr. Euh, le Japon toutes les îles façon Tu peux en venir si je joue avec toi. <rire> en vrai. Bah ce qui paraît même si tu peux, tu peux continuer. Ah C'est que c'est une nouvelle règle exceptionnelle. C'est toi qui es en danger parce que Clément est déjà qualifié euh, l'Argentine qui est 21e. du coup Brésil. Le Brésil est 30e. Renault, c'est une bonne réponse. Alix. Ouais, je joue aux échecs un Mexique. Non. Le Mexique c'est une mauvaise réponse. Alex. Non, Mexique. Ronan, tu pas es le dernier dans la liste et tu as droit à trois réponses pas tant que tu réponds je bien, tu marques un, un point. Là. Euh, on n'a pas dit l'Espagne Si. si. <rire> c'est moi qui l'ai dit. T'aurais dû dire l'Espagne Bon, ok. <rire> non, mais, on n'a pas, pas dit l'Espagne. Je me c'est une question. <rire> oui. Sans l'Espagne... Le je... quatrième, c'était l'Inde. Ah. Ah, ouais, Arménie, 6 sixième. A mal, Japon. Australie, 42e. <rire> Autriche, 39e. <39ième. rire> Azerbaïdjan, 7e. Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Colombie, Croatie, Cuba, Danemark, Iran, Islande, Israël, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Macédane du Nord, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pérou, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 60. Suède, Suisse, Turquie ou encore Vietnam. à la fin de la suite, on a donc 16 points pour Ronan, 15 points pour Clément, 14 points pour Charlie. Je me réveille 4 points pour Alix. Alix, est que tu as un dernier mot Et moi, je m'endors. oh Bravo wow. Les comptes sont remis à zéro et on passe au milieu. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et, et un autre truc. Et le thème commence toute part en, en. en. en. Moi, je pas bien compris cette, ce thème. Genre, enculé, un lieu, ça peut euh, être en Argentine, un moment, ça peut être en 1980 et un autre truc, ça peut être endive en DIV. c'est un pays ou c'est un... Non, en un... quoi. c'est un pays. <rire> <rire> Oh, vous n'allez quand même pas faire comme ça. Major. En dos et en dos do majeur. Mais les Maldives, tu vois Je sais pas. Non, on ne dit pas ouais. en Maldives. Bon. On... Ah, si, on part en Maldives. On dit au oh, Maldives. Bah, ce serait un lieu. Oui, mais quand tu es déjà dedans... Cinq questions chacun, à un point par bonne réponse. Renan Pour moi, ce qui me ferait le mieux, c'est un en lieu, lieu, lieu. Un lieu Oui. En bon. Afrique du Sud Ah. Tu es déjà allé Ouais, je suis allé 5-6 fois, mais si, c'est pour le travail, marage. donc je connais pas bien. Et ma première question, combien Il de en fait fois est-ce que tu es allé en <rire> <rire> Quelle politique raciste a été menée en Afrique du Sud entre 1948 et 1991 L'apartheid. ma réponse. Quelle corne d'environ 70 cm de long faisant un bruit ressemblant à celui d'une ruche d'abeilles a acquis une renommée internationale lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud Le vous vous là C'est là, le... là, vous vous êtes là. Oh, arrêtez, euh, <rire> s'il n'y a <rire> pas le <rire> point là, je, je, ah bah si, bah je pète des... les micros en deux. <rire> C'est les, les règles. règles. Quel pays d'Afrique de l'Ouest au drapeau vert et blanc est le seul à devancer l'Afrique du Sud en termes de PIB sur le continent africain Le Nigeria Bonne réponse. Ronan, quel archevêque sud-africain a reçu le prix Nobel 1984 pour son combat pacifiste contre le système de l'apartheid Martin Luther King non. On là <rire> Non Ah euh, si c'est... Non. Desbondetoutou. Malcomics Non, Desbondetoutou. Des Des C'était aux Etats-Unis ça. Et enfin, Ronan, à deux près, combien y a-t-il de langues officielles en Afrique du Sud À deux près C'est-à-dire que c'est un nombre élevé. C'est-à-dire que c'est deux. Ça cogite là-dedans. Ah ouais Tu, tu me mais pièges. Mais il pas tes adversaires. Ouais, mais je sais pas s'il me piège ou s'il me conseille vraiment parce qu'il aimerait peut-être être contre moi en finale parce qu'il sait que je suis pas Tu crois que je vais en finale encore T'es pas habitué. Bah attends, il y a Clément moi, derrière. J'ai un, de un grand les... truc et montre regarde comme il est faible Clé Clément, il est... <rire> Regardez les S'il y, y avait une image, regardez les <rire> vous verriez les yeux de Clément. Alors combien de langue, euh, Bah il y a l'anglais déjà Non, il <rire> y a l'Afrikaans. <rire> <rire> Moi, je, je dirais 5. Moi, je dirais 6. Il y en a 11. Oh, j'aurais dit 7, max. <rire> Pas de regret. Pas de regret. Ça fait donc 3 points pour la 3 pro, points le premier milieu de Renan, 3 sur 5. Pas mal. En fait, tu es bien marqué. Est facile, Clément, tu es deuxième à choisir entre... Comme tu as marqué, tu es deuxième à marquer plus de truc, points. un bon moment. moment. un moment. En 1993. Mmh. Clément, dans quelle série l'épisode « Marge à l'ombre » Diffusé en 1993 un Évoque-t-il une épidémie Venant d'Asie et affectant ah ouais. la, la ville de Springfield Simpson. Bonne réponse Quel membre des Beatles a dû démentir lui-même La théorie conspirationniste le disant mort Et remplacé par un sosie depuis 1966 Démenti qu'il a réalisé En 1993 Michael Jackson je sais pas bah, y a Le membre des Beatles non, de mais Je oh. me souviens jamais de leur putain de nom Non mais le nom de Rami ça me suffit hein. Oui bah non je sais pas Ah ouais. ma Quel est le premier club français tout sport confondu à remporter un titre de champion d'Europe le 15 ça. avril 1993 Limoges. en battant Trévis sur le score de 59 à 55 Limoges. Bonne réponse. Il n'est pas tombé dans le piège. C'est quoi ça basket. Limoges a été le premier club avec euh, à remporter d'Europe. C'est un mois avant Marseille, ils ont gagné la coupe d'Europe de basket. Ah un basket Ah oui en foot 59-55 au foot pas très vite Il -y, y a une équipe de rugby aussi Oui ouais. ouais, 59-55 au rugby C'est un, un, bon un, un beau match bon C'est un beau bon match Surtout ouais. l'époque Il y avait 3-0 ah, 59-55 au basket <rire> C'est pas très excitant Oui, oui euh, C'est vrai En handball Ça, ça reste mettre, du euh... basket européen aussi hein. Oui pardon Excusez-moi Excusez-moi Janis Merci Janis quoi Janis Antetokumko Oh non Tu as mal dit Antetokumko Pumko D'un Kumpo. Kumpo, pas loin. Clément J'ai dit le nigerien en plus avant, comme bonne réponse. donc Il euh... est grec. Oui. Clément Il est grec, mais il est d'origine nigérienne, si tu veux tout savoir. Ouais, il s'est fait repérer sur les playgrounds de Grèce, mais d'origine nigérienne. Quel écrivain Martiniquais a été député Pardon. entre 1845 et 1993 Ce qui signifie qu'il a été élu 12 fois consécutivement. Oh, Aimé Césaire. et oui, comme Aimé Césaire. Dans <rire> H jules jules César Quel rôle renault a-t-il joué dans Germinal Adaptation du roman d'Émile Zola Réalisé par Claude Berry Et sorti en 1993 Cosette Quel rôle il a joué <rire> Ah il faut un, oui, un... rôle Le nom du personnage ouais. euh, Putain mais j'ai pas, de... pas de, de, de mémoire bordel de merde là. Quel rôle Comment Renaud a joué euh... dans Germinal Adaptation du roman d'Émile Zola Réalisé par Claude Berry Et sorti en 1993 il peut... à 3, 2, il me faut une réponse, 1 vraiment. 1, 2, 3, let's go. Non. Il va là, le gérer. C'est le cas-là. Oui. Étienne Lantier. J'aurais pas dit oh. ça. Ah, c'est le tenancier. Il y va jamais à moitié, lui. Hein. Charlie, ça fait donc <rire> 3 points pour <rire> Clément Combron. Il reste derrière, alors. Non, Parce qu'il a, a presque faim. Oh, il y a trop de faim. Charlie, un autre truc. En posant des questions à Google. Ah, Charlie, quelles questions concernant le ciel était la question commençant par le mot pourquoi, la plus posée par... Pourquoi le fond, ciel est bleu La plus posée sur Google en 2019 en France. Pourquoi le ciel est bleu C'est une bonne réponse. Il est fort. Il est fort. Ouais, est Et pourquoi Parce que c'est la mélange des la gaz bouger. qui fait ça. Quelles élections étaient le sujet de la question commençant par... La... Quelles élections... La question est compliquée. Ouais, ouais. Quelles élections ouais. était ouais. le sujet de la question commençant par comment, la plus posée sur Google en France en 2019 Hein Les élections, il y a des élections en 2019 qui ont été le sujet de la question posée sur Google qui commence par comment et qui a été le plus posé. Alors, et tu veux... Voilà. Le, le nom des élections. Les élections de présidentielle américaine C'est une mauvaise réponse. Ah, c'était quoi Les élections européennes. Les gens ont demandé comment voter aux élections européennes. Okay. Alors qu'il s'agissait juste d'aller dans son bureau de vote habituel de... pour <rire> voter. Voter. voter. Voilà, <rire> mais bon... Charlie combien de taux de, de, de, de participation oh, Je pense qu'on est au, on est sur du 20% à celle-là, non Non, on doit être à 35. À Alors, <rire> taux de participation aux élections européennes Mais On s'en branle. Oui. <rire> non, ça va t'arrêter. 2019, s'il te plaît. 50,12. Bon, 50, 50 ouais. Oh, ouais, La bon France ouais. est sur deux Quelle question dont la réponse est 3 semaines après le rapport Et la question commençant par le mot « quand » la plus posée à Google en France en 2019 Quelle question quand, dont la réponse est... faire un test de grossesse C'est une excellente réponse de Charlie. Charlie, quel objet le sujet de la question ayant été la plus posée à Google en France en 2020 What Quel objet <rire> Ouais. Et le sujet de la question... Qu'est-ce qu'un hand spinner 2020, Charlie... Je sais même pas c'est quoi, là. Un, un, un, un, masque... un masque chirurgical <rire> À comment mettre un masque mais... Charlie justement Quel est l'intitulé de cette question la plus posée à Google à comment mettre un masque Comment faire un masque Ça fait donc 3 pour Renan, 3 pour Clément, 2 pour Charlie On passe à la presque fin <rire> La presque fin, c'est trois homophones, cinq questions chacun. Un pas par bonne réponse. Les tels, c'est bourdon, bourdon et bourdon. Prenons, oh tu commences à choisir bourdon 1, bourdon 2 ou bourdon 3. Du coup, c'est du pur hasard. Ça pourrait être quoi, le bourdon 3 C'est quoi, le bourdon l'animal. Bah, le bourdon 2, alors, ça serait... Ça serait l'acteur. Et le bourdon 1 Ça serait... Euh, l'alcool. Ah, y'a le bourdon d'alcool du... Moi, je veux pas le bourdon alcool C'est le bourbon. Je vais prendre le bourdon 1. Que signifie l'expression avoir le bourdon Euh, être un peu triste Un peu un, tri, Triste Tristouillet triste. triste Bonne réponse Comme Alix en ce moment Ronan De quel département Dans la préfecture et Le Mans Le bourdon est-il une sorte De beignet aux pommes De quel département La Sarthe Bonne réponse Tu pouvais pas te tromper Ronan En agriculture Que ne peut-on pas faire Dans une partie de champ Appelée bourdon On peut pas mettre d'engrais Une partie non. dans la On peut pas planter de truc On peut pas labourer Ronan Qu'est-ce qu'un bourdon de pèlerin Qu'est-ce qu'un bourdon de pèlerin euh, C'est un religieux Moi ouais, je sais C'est quoi Charlie C'est un bâton C'est un bâton Ah oui c'est vrai ouais, C'est un bâton de religieux C'est parce qu'Aïs elle l'a dit <rire> Et enfin renan En imprimerie Qu'est-ce qu'un bourdon C'est la chose qui permet d'imprimer les lettres Je sais C'est un, un Pour enfaîcher les d'encre Non C'est un oubli de lettres ou de mots Non, c'est une bourde, quoi. C'est juste une bourde. C'est pas du tout ce que t'as dit. Non, mais... <rire> c'est que ça enregistrait ce qu'on fait, là. Ça fait donc un tout 5 points pour Renan. Clément, 3 points. T'es en finale. Clément. Oh, bourdon okay, 2 au finale. bourdon 3 2. Clément, comment appelle-t-on le son émis par le la vibration rapide qui est faite par certains types d'insectes, comme l'abeille, la guêpe ou encore le bourdon Bourdonnement. Bonne réponse. Tout comme les abeilles, qui récoltent les bourdon dans les fleurs afin de nourrir leurs larves Tout comme les abeilles que récoltent les bourdons dans les fleurs afin de nourrir leurs larves. J'ai perdu le mot. Aïe Oh là là Oh, oui, crac. Oh là, fracture mentale. Oh là là là. J'ai vraiment des problèmes dans, de mémoire, J'ai rien, j'ai rien, les fesses ah. de Bah 10, <rire> 9, 8, 7, 6. Non mais c'est incroyable 5, de pas. pas, <rire> pas là 10 2 <rire> 1, <zéro>. 6 5 <rire> 4, 3, je pas. 2, 1, 0 0, c'est fini Je peux le dire, moi Elle, -le. Le Pollen Pollen, pollen. pollen. <rire> Je l'avais même pas sur le bout de la langue. Quoi. Comment appelle-t-on le suc secrété par les plantes qui permettent justement le sucre, leur pollinisation Je l'ai... là moi tu l'as sur le bout de la oui, langue Oui, je l'ai sur le bout bon. de la langue, mais bon. je... 5, 3, 2, 1, une réponse les autres. Petit autre. style Non pas du tout Le nectar Ah le nectar d'abeille Moi je savais pas Je répète ça un plus plus plus plus plus plus mais... Clément qu qu qu'est-ce qu que sur... qu qu'un faux bourdon Qu'est-ce qu'un faux bourdon C'est un bourdon mais il est pas jaune et noir Il est noir et jaune un, un truc pour éloigner guêpe. des, <rire> des bourdons C'est une guêpe C'est le mal de l'abeille ah, la Et enfin Clément Alors que l'abeille ne vole que lorsque la température mentalement j'ai l'impression Alors que l'abeille ne vole que lorsque la température est supérieure à 15 degrés À partir de quelle température le bourdon plus velu et capable de produire sa propre chaleur corporelle vole-t-il À combien près À 0 près. C'est la dernière question du thème. Bah, 10 degrés. Non, c'est 7 degrés. 5 degrés. J'ai du rebé que sur 1. Hein. Ça fait 4 points pour Clément. Charlie, voilà. c'est très simple. Déjà, Renan est à sa première finale. Ouais Deuxième partie, première finale. Préalique Charlie, c'est très simple. Il te faut... 3 points sur 5 pour être en finale. Qu'est-ce que tu penses que c'est faisable C'est toi qui vas me le dire. Quel film sorti en 1995 est le premier succès au cinéma de Didier Bourdon dans lequel il dit la fameuse réplique « Sans patate !» Les visiteurs. Tu l'as. Trop... Quel film sorti en 1995 est, est, est, est le premier succès au cinéma Didier Bourdon, tu sais, il joue le, le chevalier et tout. Dans les lequel il frères. dit la fameuse réplique « Sans patate !» Les trois frères. Bonne réponse. Putain. Non, c'était pas facile. T'as eu le pollen Oui J'ai des trous de mémoire Quel animateur emblématique Des grosses têtes A fait connaître Didier Bourdon Via son putain. petit théâtre Au début des années 1980 C'est Nuna fait, mec putain, ta Jacques Bourdin Réponse lui. les autres Laurent Roquet okay. Ah bah ça se fout sa gueule Mais Attends non mais euh... <rire> Oui mais je l'ai perdu depuis <rire> ouais, vraiment... Philippe Bouvard Oui Bouvard, Bouvard Putain Bouvard Charlie, en 2003, dans quelle comédie de cap et KPDP réalisée par Gérard Krauski, non, final, Didier Bourdon incarne-t-il Louis XV Je sais pas vraiment les trois musqueteurs. Ça aurait pu, mais non. Fanfon la tulipe. C'est voilà. une fois sans faute, Charlie. Putain, c'est <rire> une pollen, là, genre, ton truc, là. D'après le pari qu'ils font dans le film éponyme sorti en 1997, Ouh. combien de temps Didier Bourdon et Bernard Campan s'engagent-ils initialement à arrêter de fumer Pendant dix ans. Un an ah 15 jour <rire> Pour l'honneur Quel était le nom de la troupe d'humoriste Jeunesse des Inconnus que Dizier Bourdon a créé en 1984 avec Bernard Campan, Pascal Legitimus, Sémur Bruxelles et Smain Troupe du... Troupe de balle. <rire> Je crois que c'est une bonne réponse. Ça, ça s'appelait les 5. Ça fait donc à la fin de la presque fin, 5 points pour Renan, 4 points pour Clément, 3 points pour Charlie. Charlie, est-ce que tu as un dernier mot Yo. Yo. pollen ah. Polen. Polenta. Il y le seum. Non, non je pas le seum parce que je n'aurais pas eu le fin. Par contre, lui, il C'est eu... pour qui, en Moi, je suis pour euh, non Oui, son prénom, c'est Oui es pour Renan ou t'es contre Clément Je suis contre Clément Je ah, ouais. euh, peux dire que t'es pour moi aussi tu vois. Je suis pour toi parce que c'était quand même ta deuxième participation Ouais mais en plus j'ai bien participé J'ai essayé de mais donner vu des bonnes meuf, réponses On remet les compteurs à zéro et on passe à la fin Oh yeah. Oh la fin La fin c'est 10 questions qui vont de 0 à 9 10 questions Renan Je suis retiens nouveau bien. Je eh, pas Retiens bien Chaque question a un rapport avec le chiffre qui la concerne. Si tu me demandes la question 3, soit la question, soit la réponse a, une, a un rapport avec le chiffre 3. Ah ouais, j'avais pas compris euh, après okay. le j'avais joué. Ok Ok. Donc si tu vois vales pas le 3 dans la question... Par exemple, si tu dis euh, combien une euh, la moyenne euh, de poules... Enfin, si je choisis la question 3... <rire> si je choisis la question et et que 2 tu, et dis... Et dis, combien tu couilles... dis combien une poule fait 9 par jour, la réponse sera peut-être 3. Certainement. Ok. Bon exemple. Okay. Une bonne réponse, un point Okay. Le premier 3 points de vous deux a gagné. J'ai entendu parler de vol de questions, moi, mais je Alors, suis pas vraiment au courant. Tout d'abord, permettez-moi de programme. Un premier point. Finale. Une question a été choisie par Alix, qui peut valoir double. Si vous ouais. tombez dessus, je vous pose juste le début de la question. Ensuite, soit vous me dites, je veux pas tenter, je laisse tomber, 0 points. Soit vous me dites, je tente d'y répondre. Oh, arrêtez de tricher, monsieur. Tricher, quoi. Non, je demande à Alix combien... laquelle elle a choisi. ouais bah... Monsieur, je suis pas en finale, moi. Ah oui, c'est vrai, je croyais que j'ai dit contre <rire> toi. <Soit, rire> J'avais oublié qu'il y avait un homme entre nous. <rire> Soit tu t'en dis répondre, ouais. une bonne réponse est plus 2, mauvaise c'est moins 1. Mais du coup, euh, on peut si pas voler si les questions normales. Alors, la, si la, la finale peut jouer à la rapidité où chacun à son tour. Si elle se joue chacun à son tour, tu as le droit une fois de récupérer la question je de l'autre et de la la, rapidité, plus drôle. la personne qui a marqué le plus de points dans la désémission, c'est Renan. Ouais. 21 points à 19 bon, Deuxième participation Plus grand nombre de points Je pense c'est le plus grand nombre Ronan... de points depuis au moins 25 émissions oui. Renan, est-ce que tu choisis Rapidité ou chaque à son tour Je prends Rapidité bah, bon. Du coup j'ai pas très bien compris la Rapidité, je vous pose une question, vous dites votre prénom Et du coup je promets qu'il tente de répondre par réponse Il a pas fait 0 points à la Rapidité au début Il... Il... Il dit rien Rapidité euh... Vous dites bien votre prénom et vous ne dites pas la réponse tout de suite derrière. Renaud, un chiffre entre 0 et 9 s'il te plaît, ça joue à la rapide. Le 7. Donc là, vous dites bien votre prénom et mmh. vous attendez que je vous donne la parole. Mmh. Quel album des aventures de Tintin, Charlie Le 7e Clément les 7 boules de cristal. Non. Mais non, est ce des que des tu venais de dire coup, coup il... Il... attends attends attends, bon est-ce bon qu'il peut répondre de fois d'asile Tant que tu n'as pas, pas répondu, il ne peut pas répondre. Si attendre la fin là. Non, si tu attends la fin, je te donne une dernière chance. non. Ça ça. comment sait le moment où je peux dire alors Bah je dois dire. Elle est 7 dans la question. ta gueule. Quelle aventure album Le 7e voit le personnage principal voyager jusqu'en Écosse à la poursuite de faux Ronan Oui, Ronan. L'étoile mystérieuse. C'est mauvaise réponse. Putain. Coq en stock, mais je sais c'est celui que je viens de dire. C'est un vrai. C'est celui que je viens de dire, non Non. J'ai pas dit ça Non. Non, j'ai dit l'étoile mystérieuse. Réponse okay. Non, j'ai pas. pas... C'était l'île noire. Ah putain. Eh, hey, l'étoile mystérieuse, c'est la suite de l'île noire. Renan, tu choisis encore un chiffre entre 0 et 9. Ça. Le 3. Eh, si vous continuez comme ça, c'est moi qui gagne. Quel fait le chef Eugénie Brasier A-t-elle été la seule A cumuler deux fois Au guide Michelin Pendant 64 ans Oh Clément. non Oh non euh, Deux étoiles Non Trois Non Ah C'est-à-dire Trois étoiles Bah quoi Si tu dis que des mots Fais des phrases à un moment qu'elle quel fait la chef Eugénie Brasier a elle été la seule A cumuler deux fois Au guide Michelin Pendant 64 ans Tu me réponds Elle est trois étoiles Donc elle avait trois étoiles deux fois puisque oui c'est dans ma question. Oui. Donc une bonne si. à je peux me répondre simplement. C'est quoi la bonne réponse elle avait deux elle fois trois étoiles. C'est deux restaurants différents. c'est dans la réponse, j'ai pas besoin de le re. C'est C'était dans la question deux fois, c'est pour ça que je vais demander de répéter. Elle a pas vraiment dit. Elle avait trois étoiles deux fois quand mais c'était déjà dans la question. voilà. Bah non parce que j'étais attentif. Ah pour Clément 9. Chez l'homme, la grossesse dure 9 mois. Mais, Mais combien femme. de temps dure la gestation <rire> Chez l'éléphant D'Afrique à 3 mois près 15 mois Je crois mmh. que c'est ça Mauvaise réponse Ah ouais ah, C'est beaucoup à 3 mois près Clément Clément 16 Mauvaise réponse Ronan Oui 20 C'est ah, exactement va. la bonne réponse à partout Putain C'est con Tu dis 16 à 17 Et Si c'est à 3 si près Bah, et quelqu'un il n'a pas de, oui, oui, de, oui, de, de, de strates il ouais. <rire> <d 'autres, tu rire> n'a zéro strates bon. Renaud ouais, un chiffre entre 0 et 9 alors qu'il y a un partout dans cette finale incroyable ah, c'est une belle finale mais il est je suis un sgeg t'es nul je mérite de gagner j'ai l'impression non t'es nul en vrai je mérite de gagner la question numéro 1 s'il vous plaît quel compositeur français de musique électronique a produit son album studio musique pour supermarché en un seul exemplaire qui a été vendu aux enchères en 1983 mais cet artiste ayant ensuite demandé à ce qu'il soit piraté après l'avoir entendu passer sur RTL. Donc on a un compositeur de musique française... Clément. Oui. L'AE. Non. Un compositeur français de musique électronique qui a fait son album musée pour supermarché en un seul exemplaire. En fait, il voulait le vendre aux enchères et que la personne le garde pour lui. Mmh. Sauf qu'il a découvert que cette personne l'a vendu à RTL. Enfin, voilà. Le truc est passé sur RTL. Du coup, il a dit bah ça nique tout ce que j'avais prévu, donc euh, piratez-moi. Renon Oui. Jean-Michel Jarre. Ah pas pour Renon. C'est lui que je voulais dire en plus. 2, Jarre et vous êtes mis deux 1 pour Renon. Renon tient pour plus la victoire plus. à chiffre contre 0 5. Quelle lettre se traduit en morse par trois impulsions courtes puis une impulsion Renon, la lettre elle Le F Non. Ça va être génial. Allez, trois impulsions courtes et <rire> et une impulsion longue. Ce pom-pom-pom-pom, s'entendant au début de la cinquième symphonie de Beethoven, mais surtout avant chaque programmation de Radio Londres, cette lettre n'ayant pas été choisie au hasard. Un E Non. Un L Non. L. Vous n'allez pas faire tout l'alphabet, les gars. Par contre, Clément, je un P. Donc, mais réfléchissez... Voilà, merci Charlie. Je répète ah. une dernière fois la question, vous avez droit à nous répondre à chacun, prochaine. après je change de réponse, de question. Quelle lettre se traduit en morse par trois impulsions courtes, puis une impulsion longue. et lui, il l'a toujours, mais en fait, c'est... pom, pom, pom, pom oui. S'entendant au début de la cinquième symphonie de Beethoven... Mais je la se... connais, hein. je mais sais surtout, quelle chanson c'est Mais surtout, avant chaque programme de Radio Londres, cette lettre n'ayant pas été choisie au hasard par le général de Gaulle. le une réponse chacun, Ah, par le général de Gaulle Une cha... réponse chacun, et après, on passe à notre question et moi comme ça je dirais le E Renan c'est une mauvaise réponse M1, le... M1. C'était le, le V de la victoire Ah ouais. Ouais, ouais Renan un chiffre entre 0 et 9 La 0 la question 0 En Allemagne En Belgique ou encore en Mexique Quel acte effectué Lorsque l'on est prisonnier n'est pas réprimé Tant qu'aucune loi n'est en front le suicide Non <rire> <rire> Je sais pas frérot, pourquoi pas Genre, un mec s'est suicida, on va le juger Ah non, t'as dit que, que, t as dit quel acte n'est pas réprimé hein. Oui. Peux, Bah du coup, il suicide, vrai. du coup tu dis en suicide, fait... c'est pas réprimé, donc non. n'est pas réprimé, il suicide, bah voilà, il meurt. En Allemagne, en Belgique, ou encore en Mexique, quel acte effectué lorsque l'on est prisonnier n'est pas réprimé, tant qu'aucune loi n'est enfreinte en, le, en réalisant cet acte Passer un coup de fil là. Mauvaise réponse Le meurtre Non Clément c'est ta dernière chance S'évader Et ça fait de 2 Oh l'enculé ouais, ouais, ouais. Il est nul en plus dire, Bien joué 2-2 de Clément 6 Quel pays asiatique A remporté six titres de champion du monde du jeu vidéo Ligue Clément Le Japon Mauvaise réponse Ronan La Chine Mauvaise ouais. réponse Quel pays est-ce qu'il y a deux pays en Asie A remporté 6 titres de champion du monde du Clément. jeu vidéo. Clément, la Corée, putain. La Corée, quoi, quoi Corée du Sud. Ah, bien joué. Et c'est une victoire de Clément Je savais en dessous. De des des forcément en dessous. Tu gagnes ce jeu de cartes Mais il y a Renaud, est-ce que tu as un petit mot pour ta défaite en finale Je pense que j'étais clairement au-dessus au point de vue des connaissances, mais <rire> les questions n'ont pas été vraiment axées sur mes... Connaissance Voilà, voilà. Ah, T'auras qu'à payer la prochaine fois Pour avoir un thème qui te... Ouais ouais bah j'ai vu j j Il a payé 20 euros sur Comment ça s'appelle le site pour... Euh... Eh ben ça te bien déjà parce que du cours On est sur tipi C'est Tipeee le site C'est Tipeee parles. le ah, site oui Un petit mot Clément pour ta victoire euh... T'achète Il ouais, Et, bien, et pas surtout bien, Pas euh... de... Mais, enfin, euh... non, mais là c'est n'importe quoi. Ça veut dire c'est vraiment la preuve que ce bon. jeu c'est mérité parce que euh, a une grosse la... part oui, c'est une grande idée. part de chance, a une grande part de chance. Mm. Le meilleur joueur ne gagne jamais mais à force de persévérance. Retrouvez-nous sur Twitch, et Facebook Instagram équipe. Et on reste là oh, à l'antenne À l'antenne. Numérique. Merci. Rendez-vous dans 10 jours pour la 10 émission numéro 154. En attendant, regarder la pêche Mais, Mais pas, pas les loyaux J'adore Et ben ah, rentrée, les enfants J'avais oublié qu'il fallait faire ça.